Activité 5, page 11. Écoutez et notez les lettres que vous entendez. Dites le nom des villes qui apparaissent. V, E, R, S, A, I, 2L, E, S. H, O, N. F L E U R J U A N Trait d'union L E S Trait d'union P I N S